Bonjour Gaël, bonsoir et moi et Patseco là. Bai, Baionako rikotean eta orainoz ditugu emaitza orokorakoena, bon. Bia hundienekin, eh, Baionatan elurekin badakigu pour un faire il y a un nouveau député à l'inpostoni dela eta Pereja berak un uh, Patseco autagaia bilheren postuan eta pesuskimenduko gurekin pour un faire trois pour un Bonsoir <rire> Bon, euh, je sais pas, vous êtes première pour le deuxième tour, mm -hmm. est-ce que c'est un ou de soulagement ben, Bien évidemment, je vais vous dire que je suis triste ce soir, bien sûr, après euh, on a énormément travaillé pendant euh, pendant cette campagne électorale euh, en essayant d'aller toucher le maximum de personnes. Donc je suis passé dans nous sommes passés dans toutes les communes. Nous avons proposé des rendez-vous chez les gens, nous étions sur les marchés tout le temps pour expliquer, pour écouter, pour essayer de comprendre les attentes, les difficultés et pour euh, à, à chaque minute mais c'est ce que j'ai fait aussi pendant ces cinq ans, euh, comprendre cette circo, la ressentir comme je le fais et euh, et la porter au mieux euh, et la porter au mieux à Paris. La grande interrogation c'était euh, la lutte qu est ce ils, comment ils allaient réagir euh, est ce que vous ét vous étiez inquiète par rapport à ça au rassemblement de la gauche c'était un peu l'inconnu c'est aussi un peu ce que vous dites donc ce soir on est on est euh, on a l'idée plus clair sur euh, sur ce rapport de force du second tour donc c'est eux qui feront euh, qui feront face à moi c'est la candidate de la france insoumise qui sera face à moi euh, voilà c'est un nouveau combat qui s'ouvre euh, qui s'ouvre ce soir avec en ligne de mire cette majorité à l'assemblée nationale et cette majorité qu'il faut impérativement donner au président de la République, sinon le pays sera en situation de blocage, parce que je ne vois pas aujourd'hui, avec la cette, cette cette coalition, cet assemblage qu'ils ont, comment euh, passer le soir de l'élection, ils définissent et ils, et ils créent cette majorité, et ils la tiennent pendant cinq ans. Je n'ai toujours pas compris. Donc le L'enjeu, le, il est colossal. Euh, ce, ce second tour face à eux, il est euh, répondre à la question de, est-ce que comme ils le demandent, on construit du logement social partout Ça n'est pas la solution. Est-ce on désobéit au traité européen Ça n'est pas la solution. Est-ce qu'on parle de la police avec une telle violence La police qui nous protège, la police qui est là avec tous les Français tous les jours Ça n'est pas la solution. Est-ce qu'on rejette, comme elle le fait, comme ils le font, l'apprentissage des langues régionales Ça n'est pas la bonne solution non plus. Est-ce que l'agglomération... Euh, Euh, Est-ce qu'on la rejette Est-ce qu'on rejette la loi NOTRe comme ils le font Ça n'est pas la solution non plus. Donc voilà, la question est importante, la question euh, que doivent se poser les électeurs est importante et, euh, et il faut que le choix se fasse sur des sujets qui sont majeurs pour la France et majeurs pour le Pays Basque. Pour le coup, c'est programme contre programme Ah ben complètement <rire> il, il va y avoir des positions très différentes, donc c'est euh, exactement ce que vous dites. Ouais, on donc... va y avoir un deuxième tour, euh, oui. il va falloir aller chercher les électeurs Vous savez que vous pouvez aller chercher les électeurs ben, les, Moi, je, je bien sûr, je tends la main à tout le monde. Je remercie évidemment en, en premier lieu toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi. Je, les, je leur demande de revenir voter pour moi la semaine prochaine et je tends la main à tous les autres. Ce que je viens de vous dire sur l'Europe, ce que je viens de vous dire sur les langues, ce que je viens de vous dire sur la police, ce sont des marqueurs forts, ce sont des choses fortes. Et c'est sur ces sujets-là qu'il va falloir se positionner. C'est ce que vous dites, ces programmes contre programmes. Le stilier qui finit troisième dans la circonscription, certainement. Vous avez vous allez peut-être pêcher sur ce voilà. Je ne sais pas. c'est Comme je vous dis, c'est aux électeurs et aux électrices de se positionner en fonction de nos programmes et à eux de choisir. Merci beaucoup. Alors, Florence, la hier, c'est une notion de cela. cela, c'est une notion de cela, c'est une notion de cela, c'est une notion de cela, c'est une notion de cela, c'est une notion de